T'as dit que tout était comme ça Ou dis-moi qu'est-ce qui te dit que tu te trompes pas De leur histoire de cul à leur histoire d'argent Détective de ta rue, tu enquêtes sur les gens Qui est, qui est, qui fait quoi Ça va Qui fait à tout, comment et pourquoi Qui est le bien, qui est le mal Qui est la prime et qui est le coupable Ces cœurs qui se glacent Qui s'enflamment et s'enlacent Ces gens dont la menace N'est autre que ce qu'ils chassent La maison d'enfance jusqu'au bord de notre espace Savez-vous quelle est notre place On a perdu les recours aux adultes. de qui tu crois dans je mets de partout. Bien. Qui est, qui est, qui fait quoi Ça va revenir faire, qui nous commande et pourquoi Sommes-nous sûrs de nous comme on est sûrs de tout hey, yeah, yeah, yeah. Ça va tout sur tout. Du passé, du présent, du futur ou du temps. Ça va tout surtout. tout. et des mers ainsi. Que l'univers Ces cœurs qui se glacent, qui s'enflamment et sans las, ces gens dont la menace n'est autre que ce qu'ils chassent. Na maison d'en face, jusqu'au port de notre espace. Savez-vous, quelle est notre place?